Unité huit, leçon trois, séquence dix-huit. Mélanie fait du sport. Tu fais du sport?、Ah, C'est nouveau. J'en fais deux fois par jour. Le matin, jogging et muscu. Le soir, salle de sport. <rire> tu devrais en faire, toi aussi.、Oh, C'est trop fatigant. Mais je t'admire. J'ai trois kilos à perdre avant l'été. Arrête de manger des croissants le matin. Et du chocolat dans la journée. J'en ai besoin. Quand je travaille, je stresse. Et quand je stresse, J'ai faim. J'ai acheté de la limonade. Tu en veux Quand on fait du sport, il faut boire. Non, merci. J'ai aussi acheté des cookies. Tu en veux un Non, je n'en veux pas. Je vais faire du vélo dans la chambre de Mamie. Ciao <rire>